Bon samedi! J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez eu une belle semaine. Écoutez, aujourd'hui, je vous parle d'un des livres que j'ai le plus apprécié dans ma vie. Et euh, c'est le livre « La force du focus » que vous avez peut-être déjà lu de Jack Enfield, Mark Victor Hansen et Les Hewitt. Et c'est drôle parce que, En allant chercher ce livre dans la bibliothèque, je suis retombée, à ce livre premièrement qui s'appelle « La force du focus, comment atteindre vos objectifs personnels avec une absolue certitude » et en l'ouvrant, je suis retombée sur une feuille d'objectifs que je m'étais fait en 2007. Alors j'étais sur un bateau de croisière, j'ai même le logo <rire> du bateau sur lequel j'étais et j'avais fait, j'avais lu ce livre-là et j'avais fait mes objectifs et c'est toujours agréable de voir Quelques années après, là, ça fait quand même plusieurs années, ce qu'on a réalisé. Euh, de voir aussi certains objectifs que j'avais écrits qui finalement ne sont pas concrétisés parce que ça ne m'intéresserait plus du tout de réaliser ces objectifs-là. Donc, c'est super intéressant. Alors, je vous parle de ce livre-là. Évidemment, euh, un livre extraordinaire. Ben, tout d'abord, je me présente. J'ai oublié de me présenter, c'est samedi. <rire> je suis trop en mode relax. Alors, je suis Stéphanie Milot. Pour celles qui me connaissaient, je suis auteur conférencière et ma mission est de vous aider à atteindre un équilibre dans votre vie, à vous réaliser pleinement autant au niveau personnel que professionnel. Donc, on revient à notre livre « La force du focus ». Alors évidemment, moi, il y a une phrase là-dedans qui a vraiment été une révélation pour moi et c'est la phrase qui disait « Tes habitudes d'aujourd'hui vont forger ton futur ». Et quand j'ai lu ça, j'ai vraiment fait une rétrospective de ma vie à ce moment-là, c'était en 2007 que j'avais lu le livre, et je me suis posé la question, est-ce que si je continue à adopter les habitudes que j'ai aujourd'hui, mon futur va être, euh, va être resplendissant euh, à tous les niveaux, autant au niveau de ma santé, autant dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle. Et évidemment, ce que j'ai envie de vous poser comme question, parce qu'aujourd'hui on, on débute 2014, euh, posez-vous la question, quelles sont les habitudes que vous avez aujourd'hui ou les comportements que vous adoptez au quotidien qui vont effectivement avoir un impact sur les semaines, les mois, mais les années à venir. Et je trouve que le début d'année, c'est souvent un bon moment. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais c'est un bon moment pour revoir qu'est-ce qu'on a fait dans la dernière année et où est-ce qu'on veut aller cette année pour la nouvelle année. Qu'est-ce qu'on veut Est-ce que y des nouvelles habitudes qu'on veut instaurer dans notre vie, des nouveaux comportements, est-ce que y des choses qu'on veut arrêter de faire Donc, je vous pose la question, c'est quoi vos objectifs cette année C'est quoi vos résolutions Il y en a qui n'aiment pas ça appeler ça des résolutions. Alors, vos objectifs, vos rêves, vos buts. Est-ce que c'est de perdre du poids, de vous remettre en forme, de partir en Faire, de commencer à faire de la course à pied, d'augmenter votre chiffre d'affaires de 25-30%, euh, d'avoir une promotion, de prendre du temps pour vous, de, de prendre du temps dans votre vie de couple, de, de resserrer le lien avec votre partenaire de vie, euh, de rencontrer l'Anseur. Donc, quel que soit votre objectif. Posez-vous la question aujourd'hui. Est-ce que les comportements, les attitudes que j'ai me rapprochent? m'éloigne de mon objectif. Et j'ai envie de vous donner en ce début d'année un petit, euh, une petite façon de faire que moi j'ai découvert il y a en quelques mois. J'en ai déjà parlé dans une chronique du succès mais je vais vous donner vraiment la méthode euh, très très précise, une façon de se déterminer des objectifs et quel bon moment en début d'année comme ça. Donc premièrement je vous invite, peut-être pas aujourd'hui mais dans les jours à venir, à prendre en note 10 objectifs que vous aimeriez réaliser, et ce, pas dans la prochaine année, d'ici 3 ans. Pourquoi d'ici 3 ans? J'ai entendu récemment que lorsqu'on se fixe des objectifs pour l'année à venir, c'est très bon, mais la réalité, c'est que souvent, lorsqu'on arrive au 10e ou au 11e mois, et qu'on réalise que sur notre liste, il y a des objectifs qu'on est... Très loin d'avoir atteint, souvent ça nous démotive. Alors que lorsqu'on met ça sur une plage horaire de trois ans, on augmente nos chances. Évidemment, un, on va se fixer des objectifs qui sont peut-être un peu plus ambitieux, mais on augmente nos chances aussi parce qu'on a beaucoup plus de temps d'atteindre nos objectifs. Donc, ça, c'est la première raison. Alors, vous allez noter 10. Ensuite, vous allez vous mettre une note 16 jours plus tard. De refaire exactement le même exercice. Donc, vous allez prendre une autre feuille sur laquelle vous allez noter 10 objectifs. Mais, super important, ne pas regarder ce que vous avez noté la première fois. Donc, jour 1, qui peut être demain ou après-demain, je note 10 objectifs. 16 jours plus tard, j'en renote 10 à nouveau, sans avoir regardé ce que j'avais écrit. Sept jours plus tard, donc on est rendu au jour 14, je reprends une feuille et je note encore dix objectifs qui me tiennent à cœur. Dix objectifs que j'aimerais avoir atteints d'ici trois ans, autant personnels que professionnels. Et finalement, dernière fois, jour 21. Donc, Jour 21, je reprends une autre feuille et je réécris 10 objectifs. Et à chaque fois, je ne regarde pas ce que j'ai écrit les semaines précédentes. Ce qui nous mène à 21 jours. Donc, en 21 jours, quatre fois, j'aurais pris 5-6 minutes, pas long, pour écrire mes 10 objectifs. Au bout du 21e jour, après avoir rédigé votre liste, ce que vous allez faire, c'est que vous allez sortir vos quatre feuilles, donc les trois premières feuilles, et vous allez regarder... Dans, ces, dans les quatre feuilles, quels sont les objectifs qui sont systématiquement revenus? Et vous allez, et là, en m'écoutant, peut-être que vous pensez que ça va être toujours les mêmes, mais vous allez réaliser une chose, moi je l'ai fait, et effectivement, sur les dix objectifs, au terme des quatre semaines, j'en avais cinq seulement qui revenaient systématiquement à chaque semaine. Vous allez prendre ces objectifs-là, alors il peut en avoir trois dans votre cas, 4, 5, peut-être 6, ça serait très surprenant que les 10 reviennent à chaque semaine si vous avez bien fait l'exercice. Alors vous allez prendre ceux qui sont revenus à toutes les semaines et vous allez les noter sur une feuille. Ensuite, vous allez les mettre en ordre de priorité. Si je te disais j'ai une baguette magique et il y en a juste un que tu peux réaliser d'ici trois ans, c'est lequel qui est le plus important? Ensuite le deuxième, le troisième, donc en fonction du nombre que vous avez. Et par la suite, en fonction de ce que vous aurez écrit et des priorités que vous aurez mis, vous allez en choisir un, un objectif, qui est peut-être même pas là-dedans, mais ce qu'on appelle un objectif ultime. L'objectif ultime, c'est un objectif qui souvent, lorsqu'il est réalisé, va contribuer à la réalisation des autres objectifs. Je vous donne un exemple. La personne qui, dans chacune de ces quatre semaines, a écrit exemple « Je veux vraiment… » Retrouver la forme physique. Mettons que c'est ça. C'est un, un objectif qui est revenu de façon récurrente. Alors, cet objectif-là, c'est retrouver à la fin des quatre semaines dans votre feuille des objectifs importants. Mais cet objectif-là, peut-être que celui-là, s'il est réalisé, si vraiment vous investissez du temps dans votre santé, à faire du sport, à mieux vous alimenter, à vous organiser pour avoir une belle hygiène de sommeil. Donc, évidemment, il y aura des, des stratégies que vous allez mettre en place pour atteindre votre objectif. Peut-être que cet objectif-là va contribuer à, par ricochet, faire en sorte que vous allez en atteindre d'autres. Un exemple. Peut-être que vous avez mis aussi, je voudrais perdre une dizaine de livres. Mais veux, veux pas, si tu atteins l'objectif d'être en super forme, est-ce qu'on est, qu est d'accord que, par ricochet, vous allez fort probablement contribuer à perdre aussi du poids. Exemple, vous avez mis, je veux être capable, euh, j'ai un projet, je veux investir du temps professionnellement dans un nouveau projet, mais ça me prend beaucoup d'énergie. Mais est-ce que vous êtes d'accord que si, exemple, j'ai investi beaucoup de temps dans ma remise en forme, par ricochet, ça va m'aider aussi à atteindre mon autre objectif qui est de dire, je veux avoir cette vitalité, cette énergie pour mettre en place ce projet d'affaires, par exemple. Donc, vous allez choisir ce que j'appelle votre but ultime, qui est peut-être même pas dans votre liste de 4-5 objectifs, mais qui va contribuer, ce but-là, à faire en sorte de vous aider à réaliser les autres buts. Je vous le dis, si vous faites cet exercice, que vous le faites consciencieusement, en respectant le fait qu'à chaque séjour, vous ne regardez pas les objectifs que vous avez écrits précédemment et que vous arrivez à vraiment déterminer c'est quoi qui est important pour moi d'ici trois ans. Et ensuite, à mettre votre focus. Hein. La force du focus, c'est exactement ce que les auteurs nous disent. mettons focus. Plus on focus dans la vie, plus on augmente nos chances d'atteindre nos objectifs. Alors, évidemment, je vous invite à faire l'exercice. Je vous invite à mettre la main sur ce livre extraordinaire. Je vous le dis, pour moi, ça a été transformationnel. Alors, j'ai envie de vous souhaiter... Une super bonne année. L'année commence. J'espère que vous êtes en forme. J'espère que vous profitez de ce temps. Moi, je trouve que le début d'année, c'est un temps pour revoir qu'est-ce qui est important pour moi, c'est quoi qui, qui est mes priorités. Alors, j'espère que vous prenez du temps pour ça, que vous profitez des gens que vous aimez. Alors, je vous souhaite une merveilleuse année et on se voit mercredi prochain. À bientôt.